Alors, bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Guémoso 107FM, vous nous écoutez également en streaming sur notre site internet www.radiogémoso.fr Et avec nous aujourd'hui au téléphone, monsieur Benoît Artenstein, président de l'association La Voix de l'Arbre, bonjour Oui, bonjour à vous <rire> Comment allez-vous Merci Ben très bien je vous remercie bien et eh ben merci, merci. beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour faire connaître et eh bien votre association et son objectif alors qui est euh, la mise en place d'événements destinés à mieux faire connaître l'arbre et son écosystème pour mieux le protéger depuis quand existe cette association alors elle existe depuis maintenant deux ans dès que deux ans que oui nous sommes sur le terrain D'accord, eh c'est super. Voilà. Alors, ouais. le monde compte 60 065 espèces d'arbres différentes, alors vous m'arrêterez si je me trompe, euh, dont 9600 au moins sont menacées d'extinction. Cela la première étude universelle sur les arbres publiée par le BGCI, spécialisé dans la préservation de la diversité botanique. L'arbre est bien sûr un des éléments essentiels hein, de notre environnement et pourtant, le monde a perdu 12 millions d'hectares de forêt tropicale en 2018. Euh, Est-ce que c'est fort de ce constat que vous avez décidé de vous mobiliser Alors oui, tout à fait, oui, voyons, sachant, entendant ce qui se passe dans le monde. Mais par contre, notre action, si vous voulez, elle se veut extrêmement enthousiaste en étant lucide oui et en, en soutenant notamment le documentaire « L'intelligence des arbres » oui qui en fait, euh, tout en comment dire tout en, en, en place ce qui se passe, mais euh, en, en montrant l'intelligence des arbres justement pour mieux les connaître, voir que ce sont des êtres vivants, sensibles, oui. que la nature n'est pas un décor. C'est une façon aussi de, de faire changer le monde. Si on prend conscience que nous sommes qu'un des éléments, alors modestement chacun peut évoluer, mais c'est surtout en, en, en transmettant la connaissance, le partage, le savoir que ça peut évoluer. C'est notre angle d'attaque et ce qui nous motive. D'accord. Voilà. Alors cette intelligence justement, on la découvre que vraiment depuis peu Alors, en fait, euh, depuis peu, les, les, les scientifiques ont accès au grand public. Ça, c'est comme depuis quelques années qui, que des magnifiques découvertes ont été portées. Oui. Mais euh, effectivement, on se rend compte que les scientifiques ont à cœur de les partager avec le plus grand nombre et que tout le monde est enthousiaste et, et avide d'informations. C'est vrai. C'est vrai. oui Alors l'arbre, bien sûr, il a de multiples bienfaits pour notre planète et nous, ben ses, ses habitants. Euh, Est-ce que, euh, voilà, vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors il est producteur d'oxygène, bien entendu, il lutte contre la corrosion du sol, mais il en existe beaucoup d'autres des, des bienfaits Oui. Oui Alors oui, ben, si vous voulez, notamment, alors on, on va adapter le documentaire euh, « L'intelligence des arbres » aux élèves des écoles primaires. Ah oui. Parce qu'en fait, les arbres ont beaucoup à nous apprendre aussi sur les comportements sociaux. C'est vrai. Beaucoup, beaucoup. Et ce sont c'est une leçon de vie euh, naturelle à portée de nos yeux. C'est vrai. Et notamment, oui, je peux vous donner un exemple si vous voulez. Allez-y. Oui. Ben, si vous voulez, euh, ce documentaire est issu du livre de Peter Voleben « La vie secrète des arbres » et ce forestialement observé dans sa forêt comme de nombreuses forêts bien sûr n'est pas le seul mais des souches des vieilles souches coupées qui étaient encore maintenues en vie. Ah oui. Donc euh, la question était de se poser enfin la question posée pardon était de savoir pourquoi et comment des vieilles souches étaient maintenues en vie. Mmh. Et en fait, ça a été confirmé par des scientifiques. Les vieilles souches euh, n'ayant plus de feuilles ne peuvent plus photosynthétiser et donc avoir du glucide pour vivre elles ont forcément des ressources qui viennent des arbres voisins. Oui, oui Et les arbres voisins leur transmettent par les racines. Donc tout ça, ça s'explique. Alors après, l'autre question qui nous mène encore plus loin, c'est pourquoi des arbres ont intérêt à maintenir des souches en vie Et la réponse là est, est stupéfiante. C'est qu'en fait, les vieilles souches ce sont des mémoires des forêts. Elles ont intégré les anciennes attaques de parasites notamment, et elles sont aptes à même de prévenir les arbres sains voisins d'attaques imminentes. Wow. Donc ça nous montre en fait le lien intergénérationnel entre les, les arbres et ça nous incite, nous encore humains, à prendre encore plus soin, si ce n'est le cas, malheureusement, de, de nos aïeux. voyez Ce sont des mémoires, il faut pas les laisser dans des mouroirs, attendre la mort. Euh, les arbres nous donnent une leçon fantastique et mmh. c'est une parmi bien d'autres c'est vrai, merci beaucoup pour cet exemple en tout cas qui parle vraiment, qui est très très parlant euh, donc l'association La Voix de l'Arbre, on l'a dit a pour but d'organiser plusieurs événements hein. Euh, par exemple donc la diffusion de films vous parliez de l'intelligence des arbres je suppose que c'est celui que vous diffusez le plus exactement, alors pour l'instant oui on diffuse depuis deux ans, ça fait une quinzaine de fois qu'on l'a diffusé on a commencé dans les petits cinémas et maintenant pour vous dire le succès qu'il a Euh, le, le Kinepolis, au niveau national, nous a demandé de l'accompagner dans toutes leurs salles de France. Ah oui Oui, donc tous les, toutes les salles de France du Kinepolis diffuseront l'intelligence des arbres, et notre association, nous faisons venir des intervenants locaux qui ont envie de partager aussi, d'échanger, pour que les, les personnes dans les salles puissent à nouveau euh, ben, partager aussi leurs connaissances, leurs, leurs échanges, leurs questions, comme sur une place de village. Bon, vous voyez, euh, c'est un documentaire en fait qui est indémodable, inaltérable et on le soutiendra jusqu'à plus soif oh ça c'est sûr j'imagine donc voilà. c'est vraiment un moment de sensibilisation mais pas que c'est vraiment on rentre dans une connaissance eh ben, qui nous échappait jusqu'ici c'est vraiment voilà on, on apprend à connaître euh, nos, nos frères les arbres à ce moment là exactement C'est ça fait il y a beaucoup de choses, hein, des conférences, des expositions, des festivals, des sorties en forêt, euh, on organise des événements euh, assez souvent Alors en fait. on aimerait bien, encore <rire> davantage, oui. nous on est une petite association, mais euh, on essaie vraiment d'être sur le terrain, vous voyez, notre objectif c'est le partage des connaissances, donc euh, dès qu'on peut partager, euh, faire profiter, on le fait, mais on voudrait bien plus chacun mais on fait ce qu'on peut dans notre sphère d'action. Oui, ça va, ça, voilà. ça va venir. En plus, c'est une jeune association, deux ans. Euh, combien il y, y a de membres au sein de cette association, justement Alors, des membres, on est sept pour l'avoir constitué. oui Mais on a aussi donc un, un site internet et puis une page Facebook. Là, on a au moins 100, 250 personnes qui nous suivent régulièrement. oui Parce que par ailleurs, ce que ce qu'on fait aussi, moi étant juriste, on essaye de, de faire un recueil de différentes décisions Oui, de façon pratique, judiciaire, qui protège aussi les arbres, alors non pas contre les armes, mais pour les armes. Voyez. Il y a beaucoup de personnes qui sont éplorées de voir des, des, des arbres coupés injustement, sans aucune raison valable, alors qu'ils ont une utilité fondamentale et mais le droit oui. d'exister. Et on se rend compte qu'il y a des juges courageux ben, qui osent et qui ont compris... Oui. Là, on peut pas tout faire et n'importe quoi Donc nous ces décisions, on va les recueillir Et aussi les partager avec le plus grand nombre Si les gens veulent s'en saisir, s'en servir Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors Contre justement ces, ces coupes d'arbres euh, injustifiées Parce qu'on sait vraiment pas Vraiment euh, à qui ça, ça appartient Tout ça en fait euh, Ça devrait à, à partir au monde Mais voilà, on, on acquiert des, des terrains, des forêts, etc Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que... Voilà, qu'on qu coupe des arbres comme ça. Alors, la question est vaste. <rire> c'est vrai. Oui. Alors, ce qu'on peut faire, alors, moi je ne suis pas un spécialiste malheureusement, mais je sais très bien, euh, et là on fait paraître aussi les articles dans la presse, euh, que, que les élagages ne sont pas toujours indispensables. Quelquefois ils sont faits de façon trop violente. Oui, Donc on a besoin aussi de confronter des, des spécialistes de l'élagage. Donc c'est ce qu'on fait. Nous, on n'est pas donneur de leçons. On veut simplement oui, oui. que l'échange de communication, d'information circule. Ça c'est une chose. Les élagages sont utiles, mais on ne peut pas en faire des moignons comme on voit des arbres dans des rues, c'est horrible. Mm. Il reste des troncs comme un poteau, c'est invraisemblable. Et par ailleurs, vous, voyez, vous disiez justement, les arbres appartiennent à tout le monde et à personne. Mm. La nature ne nous appartient pas, on est, on est simplement des passants, on est usufruitiers, on est là temporairement. Et en parallèle, si vous voulez aussi, ce qu'on qu soutient, un mouvement mondial déjà qui, qui se rapproche de la France, c'est la reconnaissance des droits de la nature. C'est super ça Oui. Et là, c'est c'est à dire dépassé totalement le droit de l'environnement, qui est encore totalement anthropocentrique. Toutes les règles de droit sont tournées dans l'intérêt de l'homme aujourd'hui. Oui. On protège la nature pour l'homme. L'objectif, c'est de protéger la nature pour elle-même. Eh bien oui, tout à fait. L'homme étant au sein de la nature, on se protégera par, par, par la même. Mais l'objectif premier, ce n'est pas l'homme. L'objectif, c'est la nature. Donc bien. il y a tout un mouvement mondial de reconnaissance de droit de la nature qui émerge. Et encore une fois, l'objectif, ce n'est pas d'être de donneur de leçons, que les gens changent du lament d'attitude c'est d'ouvrir les consciences, les cœurs, en partageant les connaissances. C'est vraiment le, le fond de, de ce qui nous motive, le ouais. partage. Merci. Ouvrir les consciences, les cœurs, les connaissances, ouais. en échangeant, dans ouais. l'évolution. Eh oui, c'est magnifique, en tout cas. Euh, Est-ce que, voilà si on a envie de se mobiliser avec vous, au sein de l'association La Voix de l'Arbre, on, on peut devenir bénévole Alors, bien sûr, bénévole. Alors, justement, euh, comme on a donc les notamment les gynépolistes, pour l'instant, qui nous ont sollicité, on a toutes euh, leur salles de France ouvertes. Pour l'instant, on est en train de rechercher des associations euh, de bonne volonté qui veulent, comme nous, aller sur sur place, sur le terrain, sachant que la salle sera ouverte pour pouvoir ouvrir un échange avec les spectateurs. Donc, je pourrais vous donner la liste des différentes salles. Oui. Sûr, certaines sont un petit peu loin, mais comme on est tous connectés, hein, ça c'est le côté positif de ce monde, oui. est en réseau comme des champignons. C'est vrai. <rire> donc, on, peut, on peut trouver des contacts. Hein. voilà Et puis, par ailleurs, on, on a donc un, un site qu'on a ouvert, Euh, comme on souhaite adapter le documentaire « L'intelligence des armes » aux élèves d'école primaire en lien avec Jupiter fine donc on, on sait maintenant on a le budget, c'est 50 000 euros donc là mmh. on sollicite aussi des aides financières, on a déjà des presque 10 000 euros et l'objectif après c'est de le partager de le donner, il sera pas payant pour les élèves d'école primaire encore une fois euh, c'est le partage, voilà je me répète mais mmh. tout passe par là, comme un repas qu'on présente, chacun se servira ou pas et il sera présenté. D'accord. Donc si jamais on veut vous aider euh, voilà par rapport à, à tout ça, on, on se rend directement sur le site internet de la Voix de l'Arbre Alors, dans ce premier temps, si vous voulez, euh, oui. Alors, notre site, il va être ouvert bientôt, il est Là, il faut que je vois mes amis. Oui. Mais tout à fait. Sur Facebook aussi, vous oui. pouvez après... Les personnes peuvent nous contacter. Euh, et On recontacte tout le monde ensuite, bien sûr. D'accord. Tout ça, ça se met en place, oui. D'accord. Alors, euh, particulièrement, on, si on s'intéresse à vous, euh, d'où ça vous vient, cette sensibilité vraiment profonde pour euh, pour les arbres Alors, moi, j'avais ça en moi depuis longtemps. Alors, pour vous dire... Euh, et à pas averse pour moi d'avis mes parents et mes grands-parents étaient menuisiers. D'accord. Alors c'est sûr que la l'utilisation de l'arbre était cette autrement, mais on a besoin d'arbre pour, pour vivre. L'objectif c'est plus de, de plus couper d'arbre, c'est d'être en partenariat avec eux, de respect. Donc mais j'avais toujours cette sensibilité à l'arbre et euh, c'est à la lecture du livre de Peter Wohlleben alors là j'ai eu euh, vraiment un moment de oui, d'ouverture d'esprit de de de cœur de conscience, je me suis dit mais oui, effectivement il faut en parler, il faut échanger, il faut partager donc c'est la lecture de ce livre de Peter Voloben qui a un succès mondial hein. je oui. suis un parmi les millions de lecteurs <rire> c'est vrai oui voilà. c'est vraiment un vrai succès Eh bien écoutez je vous remercie beaucoup d'avoir répondu en tout cas à toutes toutes mes questions on va reprendre avec vous eh bien la liste des salles où l'intelligence des arbres sera diffusée et toutes les autres informations qui pourront être précieuses pour les auditeurs qui ont envie de se mobiliser ou peut-être de se sensibiliser de se reconnecter etc. cetera voilà n'ayez pas peur de voilà passer toutes ces frontières en tout cas si on veut aller directement sur votre site ça se passe sur www.lavoade arbre.com et sur euh, Facebook et eh bien euh, la voix de l'arbre tout simplement et on, on vous retrouvera euh, euh, directement voilà sur cette page et je finirai avec une citation et eh bien que j'ai trouvé sur votre site euh, plus vous voulez vous élever plus il vous faut avoir les pieds sur terre chaque arbre vous le dit et ça vient de Michel Tournier merci beaucoup euh, monsieur Artenstein d'avoir répondu en tout cas à mes questions c'est moi qui vous remercie infiniment merci beaucoup merci bonne journée